Un torrent qui vient tout droit de la montagne et qui s'enfuit en bondissant parmi les champs, découvrant dans la campagne toutes les fleurs du printemps. Mon cœur tout neuf est descendu parmi la ville, gonflé d'amour et de bonheur à partager. Mais mon âme est moins tranquille depuis que j'ai tout quitté La tout meur en bas, tout est chimère. Mais le torrent. Oublie bien vite sa montagne Et comme lui suivant mon destin Je descends Et de collines en compagnie J'ai perdu mon cœur d'enfant Mes yeux tout neufs T'ont rencontré parmi la ville Et sans savoir Ils t'ont donné leur liberté La rivière s'en va Mais moi j'ai voulu rester Pourtant souvent je pense Au ciel de mon enfance Ce soir tu vois je veux retrouver la vie douce Vivre avec toi dans la clarté de mes vingt ans et remonte vers la source d'où jaillissent les printemps. Dans le silence des sapins blancs, tu connaîtras près du torrent mon cœur.